Quel est le mérite des muetzines Le messager de Dieu a déclaré, les Muedzines sont les personnes les plus prolongées le jour de la résurrection.